Pour la fin, le bambou avec le drapeau Et à l'axe, à zone Merci le peuple guadeloupe, merci tous les hommes de Dieu, merci le conseil général, merci la famille Gatou, merci.